Tout soupirant la pluie qui ruisselle Frappant doucement sur mes carreaux Comme des milliers de larmes qui me rappellent Que je suis seul en l'attendant Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre Que lui seul comptait pour moi Et près de ma fenêtre je reste à l'attendre et tant le bruit de ses pas Pluie, on dit lui de revenir un jour Et qu'entre nous renaisse un grand amour Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir Mais si après la pluie se montre le soleil Et qu'il va réchauffer son cœur et fidèles et il vient' si je lui pleure ou comment lui dire que moi je l'aime trop qu'il me manque et que j'ai le coeur gros Pour moi, l'amour sans lui ne compte pas J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle Frappant doucement sur mes carreaux Comme des milliers de larmes qui me rappellent Que j'étais seul en l'attente